Comme au premier jour Toujours, toujours Je me souviens du temps Du temps charmant Où sous le cerisier Le cœur grisé Tu m'as parlé d'amour Comme au premier jour Toujours, toujours Je revois le matin Où le destin M'étais sur mon chemin, dans le creux de ta main, mes plus beaux lendemains. Mon... Premier jour, toujours, toujours, le printemps refleurit quand tu souris et me donne la joie de te sentir à moi autant qu'au premier jour. Comme au premier jour, toujours, toujours, nous irons tous les deux. Cueillir des lendemains Qui n'auront pas de fin premier jour toujours toujours enchaîné désormais à tout jamais grandira notre amour qui sera pour toujours